ยี่สิบสา3การเรียนภาษาต่างชาติคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Avez-vous appris l'espagnol? Où avez-vous appris l'espagnol? Kun pua pasa portughei, dai duemeka. Parlez-vous également portugais? Parlez-vous également portugais? Ka, lai di chan go pua pasa italiyen, dai duemeka. Oui, et je parle aussi un peu l'italien. Oui. Je parle aussi un peu l'italien. Dès que je trouve que vous parlez très bien. Je trouve que vous parlez très bien. Les langues se ressemblent. Les langues se ressemblent. Dès que je trouve que vous p a Je peux bien les comprendre. Je peux bien les comprendre. Mais les parler et les écrire est difficile. Mais les parler et les écrire est difficile. t i ฉันยังพูดและเข Je fais encore beaucoup de fautes. Je fais encore beaucoup de fautes. Toutes les f o s โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. La prononciation est très bonne. คุณมีสำเนียงนิดหน่อยมเนียงนิดหน่อย Vous avez un léger accent ุคุณนงคสานงมาสำเน่าคุณมาจากนนหน่อยคุณมีสำเ v ียงนิ n หน on d e v i n e d'où v o u s venez ่อยคุม่ขม่องอคุณงคุณอภคษาอะไรอคุ่ค Quelle est votre langue maternelle? Quelle est votre langue maternelle? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Suivez-vous des cours de langue? Suivez-vous des cours de langue? คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ Quel matériel utilisez-vous? Quel matériel utilisez-vous? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ pour le moment je ne m'en souviens plus pour le moment je ne m'en souviens plus ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ le titre ne me revient pas le titre ne me revient pas ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ je l'ai oublié Je l'ai oublié.